une petite goutte d'eau dans l'océan dans la mesure où les poliscans il faut comprendre la sécurité routière d'une manière holistique la sécurité routière du Tabodak selon cinq piliers. Il y a le pilier de la gestion de la sécurité routière. Le deuxième pilier, c'est les infrastructures, c'est-à-dire la conception des routes et la mobilité. Le troisième pilier, c'est la sécurité des véhicules. Le quatrième pilier, c'est la sécurité des usagers. Et le cinquième pilier, enfin, c'est la réponse après accident. Donc, les poliscans font partie du premier pilier. C'est une petite composante du premier pilier. Alors, il faudrait que tous ces piliers soient abordés ensemble pour que la sécurité routière soit vraie efficace dans notre pays. C'est un bon début. Je pense que des travaux vont suivre. Certains des conducteurs des véhicules parlent que 40 km/h est une vitesse non favorisante dire C'est tout à fait normal qu'il y ait des observations de ce genre, mais la deuxième décennie de la sécurité routière recommande, et ça c'est les Nations Unies à travers les études qui sont faites ailleurs, on recommande à ce que les villes adoptent les 30 km/h, ce qui devient encore peu selon Certains, mais c'est une recommandation. Chaque ville peut adhérer ou ne pas adhérer. Mais encore une fois, cela est un, juste un aspect d'essayer de réduire le nombre de morts et de blessés sur la voie publique. Et nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un leadership pour coordonner les activités de la sécurité routière afin de ne pas observer à une dispersion d'efforts et d'énergie. Et tout cela peut être fait à travers la redynamisation de la Commission nationale de la sécurité routière qui devrait cette fois-ci aborder tous les problèmes en rapport avec la sécurité routière à travers les cinq piliers. Pacifique, Sabine Bona, directeur général du bureau d'études, expertise et conseil en, automo en automobile, BK au micro de maire Ndouayo. En page sécurité de cette édition, une femme habitant la colline Gachacha, en commune province roumongue dans les mains de la police de Lumongue depuis le matin euh, de, ce, euh, de ce lundi, c'est après la découverte chez lui, euh, chez elle, vers euh, 21 h d'une vache qui venait d'y être clandestinement abattue selon le gouverneur de la province Lomongue qui appelle la population au respect de la loi et à fournir à temps les informations à leurs administratifs depuis la colline. Et Cette vache a été brûlée à l'essence puis enterrée ce mercredi matin. Poursuivons cette euh, édition à 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro. Les habitants de la zone Boutanouka en commune Mhanda de la province de Boubanza ont refusé de prendre l'engrais chimique qui leur était destiné, expliquant que c'est une petite quantité par rapport à la commande de cet engrais. Jusqu'à présent... Enfermés dans les locaux de la zone boutanouca, selon le les témoins sur place, et les cultivateurs réclament une quantité équivalente à l'argent payé. Et le directeur provincial en charge de l'agriculture envisage se rendre sur les lieux pour euh, résoudre ce problème. Le point avec Spescaritas Cabanian. 205 sacs d'engrais chimiques subventionnés appelés Totahaza et 250 sacs de type Imbura sont stockés dans les locaux de la zone de Butanuka depuis ce lundi. C'est après que les bénéficiaires aient refusé de les prendre car ils n'ont pas accepté la façon dont cet engrais chimique était distribué. Un cultivateur qui a payé par exemple plus de 20 sacs pouvaient recevoir un seul sac ou deux, et ils ont tous refusé de prendre cet engrais chimique en petite quantité par rapport à la demande. Ces cultivateurs demandent une quantité d'engrais chimique équivalente au montant d'argent payé. À la Direction Provinciale de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, à Boumanza, on reconnaît ce problème survenu à Butanouka à propos de la distribution de l'engrais chimique. Emmanuel nous a expliqué qu'il prévoit arriver sur place ce mercredi même afin de s'enquérir de la situation et trouver solution à ce problème. Il précise que l'engrais subventionné demandé pour la saison culturelle C continue à arriver dans la province, mais la demande est largement supérieure à l'offre, comme il l'indique. Parlons encore agriculture, lancement officiel hier de la campagne nationale de taillage et de, pa et de paillage des cafés sur la colline Gachinga en commune Moussigati Musigati de la province de Buanza. Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions a mis en garde 15 associations du secteur café école qui dépouillent, dit-il, les cafés et Le ministre Deoghi de Ogi a accordé un délai ne dépassant pas une semaine pour corriger leur tort sous peine de voir leur stock de café vendus aux enchères pour indemniser les caféculteurs, suivez le ministre Deo Guiderou, traduit en français par Armel Motore. Nous sommes au courant qu'il existe ceux qui trafiquent les balances. N'est-ce pas vrai Nous vous exhortons de ne plus avoir peur de dénoncer ce genre de personnes. Nous sommes là pour cela, mais même les autorités administratives et pour ces associations qui ne veulent pas vous payer. Solennellement, Pour vous en rendre compte, je vais les dénoncer et les mettre en garde ici, devant le directeur général de l'ODK. Ils sont au nombre de 15. Il y a la Sopro Café Moussigaati, l'Union Abahizi, La Kokoka, la coopérative Muchowikawa, la coopérative Kanura Tuonekure do Uyengero, la coopérative Amadjamberenikawa do Mumba, la coopérative Nyarunazi Dorutegama, Rutegama, la coopérative Ubgizabgikawa, la coopérative Duhorere Awarini, la coopérative Tovogirikawa do la coopérative Yagikawa Dokayanza, Kayanza, la CCC Dobukeye, Bukeye, la coopérative Wara Nyuzwe de Rubiridzi, la coopérative Murima Dokayanza et la coopérative Dohorikawa Dongozi. Ces coopératives portent des noms attrayants. Ne vous rendez-vous pas compte Mais c'est celle-là même qui exploite les caféiculteurs. Nous leur donnons une semaine pour redresser la situation. D'ici jeudi prochain, nous voulons un rapport qui nous indique comment elles auront rétabli la population dans ses droits. Au cas contraire, le gouvernement se réserve le droit de vendre leur stock de café pour indemniser les caféiculteurs. Et il n'y aura pas de compromis et nous allons de surcroît les rayés de la liste et des acteurs de ce secteur du café. Ce ne sera pas la première fois que nous le faisons. L'on espérait que ce genre de comportement avait complètement disparu. Parlons droits de l'homme à 13 h 70 7 minutes dans le studio de la radio Isanganiro. Les déplacés internes suite aux guerres civiles et les catastrophes naturelles en Afrique et au Burundi ont besoin d'assistance humanitaire et de la protection sociale. Ceci a été dit ce mercredi par le docteur Sixte Vigny-Nemura, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, dans un atelier de sensibilisation sur la Convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique à l'endroit des Autorités de différentes institutions suivaient. Au cours de ces quatre dernières décennies, les pays africains firent le théâtre des conflits armés et générateurs de plusieurs déplacés internes. Le Burundi n'a pas été épargné. Il compte aujourd'hui les déplacés internes de longue date. La deuxième vague de déplacés internes est due aux catastrophes naturelles. Ils gisent dans des conditions abominables. Surtout, le sort des femmes et des enfants doit faire agir les acteurs encore souciés de donner le sens à la vie. C'est pourquoi cet atelier a mobilisé les acteurs clés de la vie de l'État, à savoir la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les médias, la communauté internationale, pour réparer les cœurs brisés et redonner l'espoir de vivre avec dignité. La sensibilisation de ces acteurs étatiques et non étatiques sur le contenu de la convention de Kampala et l'objectif visé en vue de la ratification et sa mise en œuvre pour faire du Burundi un état toujours respectueux des engagements internationaux et des droits humains. Ainsi, pour la CNIDH, le résultat attendu est la dotation du Burundi d'un cadre juridique protecteur des déplacés internes et l'amélioration de la situation de ces déplacés internes qui va en découvrir, couronnera les efforts déployés par la CNIDH et le ministère en charge des droits de l'homme dans son sens. Elle prouvera encore une fois la volonté manifeste du gouvernement de faire du respect des droits de l'homme son cheval de bataille dans la construction d'un pays toujours prospère et sûr tout le monde. Accès sur la paix sociale, la sécurité et la prospérité, socio-économique et durable. Dr. Sixte Vigny Nemouraba, président de la CNIDH au micro micro-dévariste Nzikoba Nyanga. Plus de 500 cas de violences basées sur le genre de différentes natures ont été enregistrés en province Kayanza au cours de ces six derniers mois. D'après Seleni Ndeissawa, coordinatrice au Centre de développement familial et communautaire en cette province, elle a dit ce mardi dans une réunion avec l'administration et d'autres parties prenantes en matière de lutte contre les violences basées sur le genre pour discuter sur les stratégies à mettre en œuvre dans la lutte contre ce type de violence. C'est entre autres de décourager le comportement de certains administratifs à la base corrompus qui font l'arrangement à l'amiable entre les deux parties au lieu de dénoncer les présumés auteurs. Une information que nous devons à notre correspondant en province, Patrick Nseng Yumva. Et en page de justice, l'Organisation des États généraux de la justice en vue de débattre de toutes les difficultés rencontrées dans le secteur est d'une impérieuse nécessité. Propos de Jean-Marie Chimilimana, représentant légal de l'association Naba militant en faveur des droits des prisonniers et de leurs familles, dans une conférence de presse de ce mercredi à l'endroit des journalistes du nom du Burundi. Ce défenseur des droits de l'homme se base par exemple sur les effectifs insignifiants des détenus déjà libérés depuis l'annonce de la grâce présidentielle le point avec Apollinaire Muzagara. Le représentant légal de l'association Nawaliza, Jamalin Shimili Mahana, déplore les effectifs de prisonniers ayant déjà bénéficié de la grâce présidentielle annoncée lors de son discours à la nation le 31 décembre 2021. Selon son défenseur des droits humains, un nombre très insignifiant a été libéré sur environ 7000 prisonniers concernés par cette grâce, d'où il parle de sérieux problèmes dans son secteur, et parmi lesquels celui de paiement, de frais, de dédommagement. Et autres, Jean-Marie Chimiri Mahana propose à cet effet au président de la République et aux autorités du ministère de la Justice la tenue des États-Généraux de la Justice pour mettre à plat toutes les difficultés qu'a son secteur et trouver des remèdes à ces dernières. Il remercie néanmoins. Ces autorités qui ont déjà amorcé le processus de libération de ces détenus, et principalement le président de la République, qui seront nabalisés depuis son accession au pouvoir, n'emménagent aucun effort pour garantir les droits des prisonniers d'Ongozi, Apone Muzagara, Radio, Isangani. Fouke. Merci à Apollinaire Muzagara pour ses précisions. Une mesure relative aux maisons d'habitation construites tout près du palais présidentiel de Gitega sortira bientôt et précisera la distance obligatoire entre ce palais et les maisons d'habitation. Cette mesure sera contenue dans le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration. Propos tenu hier mardi à Gitega par le commissaire général d'office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au bourreur lors d'une réunion à l'intention de différents partenaires Dans la mise en application du schéma directeur de la ville de Gitega 2022-2050, le point avec Gérard Nibikira. Le commissaire général de l'Office Burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, gâteau jean pierre se réjouit d'y pas déjà franchi dans la mise en application du schéma directeur de la ville de Gitega pour la période 2022-2050 et indique que bientôt sortira le plan local d'urbanisme du pour chaque quartier de la dite ville. Effectivement, le plan local du dit effectivement comme euh, orientation générale pour le schéma directeur. Euh, C'est-à-dire que le schéma directeur donne de, de grandes orientations de la ville, mais le plan local, il précise comment est-ce que le quartier, le quartier, le petit quartier peut être construit, comment les routes secondaires peuvent être tracées. Alors, ce sont ces éléments qu'elle va comprendre le plan local d'urbanisme. Il précise que son plan local d'urbanisme montrera la distance qui doit être respectée entre le palais présidentiel et les maisons d'habitation maintenant très proches du palais. Effectivement, il y a les gens qui ont construit autour du, du palais présidentiel et qui sont vraiment très proches. Alors on aimerait à ce que dans son plan d'urbanisme qui est en cours de titre, l'on pourra préciser la distance à laquelle ils peuvent s'éloigner. S'ils si qu s'avère qu'ils doivent être indemnisés, ils vont être indemnisés, il n'y a pas de problème. Il a tenu ses propos ce mardi lors d'une réunion à l'intention de l'administration de Gitega, à tous les niveaux des différents partenaires pour changer sur le rôle de chacun dans la mise en application du schéma directeur de la ville de Gitega 2022-2050 depuis Gitega jani pour la radio Isanganiro Radio Isanganiro chronique éducation La maîtrise du français langue d'enseignement au Burundi est très bénéfique pour l'apprenant. Conviction de l'expert en langue et professeur à l'Université du Burundi, Gélase Nimbona précise que grâce à cette maîtrise l'apprenant assimile bien la matière de tous les cours dispensés en cette langue de surcroît. Ça pousse le pays vers le développement pour que le français retrouve sa valeur. L'expert Gélase Nimbona propose la restructuration du système éducatif burundais. La chronique Éducation de ce mercredi avec Vestine Uthoi. Lors de la récente chronique, nous vous avions parlé de la langue française langue d'enseignement au Burundi, sa régression à milieu scolaire et universitaire et les causes de cette situation. Aujourd'hui, l'expert en langue et professeur à l'université du Burundi, Jelaz de Nimbona, explique l'importance de la maîtrise de la langue d'enseignement. D'abord, ça facilite l'assimilation de la matière. Et quand on maîtrise la langue d'enseignement, Ça veut dire que du point de vue apprentissage, on avance bien dans les apprentissages. Et quand on termine les études, c'est qu'à la fin, on s'oriente mieux dans le secteur et, et du travail. Sur le marché du travail, tu te débrouilles, tu travailles bien. Parce que tu as bien assimilé la matière, tu maîtrises ton domaine de formation. En outre, l'expert Gérard Zenimbon affirme que la maîtrise de la langue d'enseignement contribue au développement du pays. Il y part de l'exemple de la diplomatie. Euh, la maîtrise de la langue, c'est aussi un élément important pour le développement du pays. Foncièrement bilingue, français kirondi Donc ça veut dire que la langue que nous défendons à l'étranger aujourd'hui, c'est le français c'est vrai que le pays euh, s'intègre euh, progressivement dans l'EAC, mais jusqu'ici l'identité des Burundais à l'étranger c'est qu'en en fait on reconnaît un Burundais comme francophone donc ça veut dire que si on vous envoie comme diplomate euh, dans des pays euh, francophones et par conséquent euh, c'est que le pays cette fois-ci euh, ne bénéficie d'aucun avantage parce que Quand on est diplomate, on est envoyé pour défendre les intérêts. Et on ne peut pas défendre les intérêts du pays si on ne comprend pas la langue qu'on utilise, la langue d'échange, la langue de conversation, la langue de négociation, des projets, la langue des réunions. C'est beaucoup, beaucoup de choses à gagner si on maîtrise la langue de travail. Pour que la langue d'enseignement au Burundi soit réellement maîtrisée, Nimbona, expert en langue et professeur à l'université du Burundi, suggère la restructuration du système éducatif. Ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui, c'est de revoir le système éducatif, essayer d'équilibrer, en fait, les sciences fondamentales, les sciences humaines et sociales, et aussi l'enseignement des langues. C'est le rôle du gouvernement. De surcroît, les enseignants doivent à leur tour Prendre conscience de la nature de leur fonction pour enfin la considérer comme métier et non un travail. Parle, rassure-moi. L'effet domino des messages de haine est souvent dû à l'utilisation en cacheterie de ces messages entre groupes. Jean-Claude Hondo, expert en transformation des conflits, interpelle les gens visés dans ces messages d'avoir le courage d'exprimer ce qu'ils en pensent afin d'éviter de prendre de mauvaises décisions. Selon lui, la population devrait faire un retour dans l'histoire douloureuse du passé pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs. La chronique Haine avec Ornella Much. L'effet domino des messages de haine dans la communauté est lié au sous jacent qui étaient caché dans l'histoire pour exploser dans des périodes politiques telles est la cause de la propagation des messages de haine, selon l'expert en transformation des conflits Jean-Claude Moundoua. Les facteurs souvent, ce sont ces euh, catalyseurs euh, qui existent et, ou bien qui sont provoqués par euh, des moments politico-économiques, des vagues, qu'on ne contrôle pas souvent, mais souvent des périodes de compétition politique qui visent des intérêts entre les groupes. C'est en ce moment-là où certains groupes utilisent des stéréotypes et des préjugés qui étaient conservés dans l'histoire pour essayer d'arriver à, à, à leurs intérêts tout en éloignant leurs protagonistes. Et puis, il y a alors des ripostes entre les groupes. Et puis c'est comme ça que ça va se propager. Et d'autres personnes même qui ne maîtrisent pas la situation vont prendre ces messages sous forme de manipulation et puis ils vont commencer à propager. Quand il y a alors des canaux conducteurs de ces messages comme les médias, donc les choses deviennent plus dangereuses. Les groupes qui se sentent victimes devraient chercher le temps de s'exprimer pour donner leur point de vue. Au moment des discours de haine, il y a des groupes qui se sentent victimes. Et quand La victimisation est sentie, il y a des comportements euh, immédiats euh, qui sont manifestes. C'est la peur premièrement, et aussi c'est la propagation de discours de, vic de victimisation qui sont manifestes, et c'est la tendance de fuir. Euh, la deuxième catégorie, ce sont les catégories de ce qu'on appelle les privilégiés, et parce qu'ils sont liés à, euh, ou bien des alliés de ceux qui sont sur le pouvoir. Ils pensent que Donc, ces moments difficiles, ne les regardez pas parce qu'ils ont toute protection. Mais cela les empêche à voir que à cette situation peut être aussi une situation qui peut venir dans l'avenir et affecter les enfants qui vont laisser. À ce moment-là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'essayer plutôt de saisir cette opportunité pour voir le lien commun avec les victimes, afin de constituer une force ensemble. L'interpelle les gens à faire le retour dans l'histoire du passé pour arrêter le cycle de propagation des messages de haine, des violences observées dans le passé. Ce qui peut être fait d'abord, c'est le retour dans l'histoire et voir comment notre histoire, le narratif de notre histoire a été formé et comment a été reçu par des générations et des groupes sociaux qui forment le Burundi. Et puis, essayer de discuter... En toute honnêteté, pour voir si on peut aboutir à une version partagée de l'histoire, une version aussi qui construit tout le monde, une version où tout le monde se sent dedans et considéré afin que ça soit une histoire d'une nation, pas une histoire des uns et des autres, une histoire antagoniste et une histoire divisionniste. Je pense que ça, c'est euh, la tâche la plus importante euh, que les dirigeants actuels devaient voir comme un devoir qu'il ne faut pas échapper. L'expert en transformation des conflits, Jean-Claude de Mungua, trouve que le moment de calme est le moment idéal de faire des interventions préventives. Voilà, 13h20 dans le studio de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en De Très bon après-midi chez vous. Au revoir.